Ça ne pouvait être que toi Qui d'autre aurait pu me faire craquer de la sorte Si ce n'est pas toi Qui alors Et comme ma se bongo Na la vie Et tindama se bongo Na bibiliya Lingamoninga lokola Okomi lingakae -e. Na sali La pomela ona ni ti eh, eh, eh. capaz u a pamba pamba pam. Z marriages karligečna druža prepoha. Musi 26,το kjeličnice radvih karligečnica buvnim vakosopproblemom zzedalavši. Premljate na mašickanje na Oh življenje, To se i Un jour si tu revenais, ma vie serait presque parfaite Esangaï Boté, Ganaya Licamboteo Pesangaïmote, Ganaya Bimémite, Libalata et Koufi, Bonne copotica liée. Ne laisse plus jamais mon âme se perdre dans la profondeur de l'oubli juste pour le souvenir d'une nuit de terre